Phonétique. Activité s i A et B. 1. Il peut, 2. il veut, 3. il s peut, v e n 4. il s veut. l e n